بسم الله الرحمن الرحيم درس ماضي كملناه اه ما جاف انواع بعض انواع السحر ماذا ذكرنا من انواع السحر استقواكم مفهوم السحر ايضا النميمه والبيان ان النمام ساحر الملعب لماذا هو مسلم وعليكم السلام انا في و و لماذا ذكر ان النمام في هذا الباب لان النميمه ما تخوض حكم الصحه تؤثر والبيان الشخص البليغ صاحر صريكي لكم صاحر لا كل عمو يؤثر في قلوب الناس كما يؤثر السحب Non, qu'assez en comme une forme de d'envoûtement ou de charme. Alors. Et euh la balagha al-bayn, ما معناه هو c'est pas le fait d'utiliser des des grands mots d'avoir un langage euh soutenu ou quoi là. C'est peu de mots avec beaucoup de sens. Ce pouvoir faire comprendre beaucoup de choses avec peu de mots et c'est le kalam munasib fil waqt almunasib. C'est la parole qui convient au moment adéquat. D'accord. Parfois, il y a besoin de développer Parfois, il y a besoin d'abréger. Parfois, il y a besoin d'employer tel et tel usloub. Le balir, c'est celui qui emploie l'usloub, monasib, qui l'occupe, monasib. Un exemple que donne la salaine à Sable Balara. Un chasseur, dans la savane par exemple, qui chasse la gazelle. ايه الجت ومعاه صاحبه ثم خرجت غزاله فقال صاحبه غزاله غزاله بس نجي نقتل نجي نقتل تعال سي كو البوت سي كيل اوروبيان كي لاطو بيت, سيكول بيت. c'est pas il va dire hé hey, il y a une gazelle elle a deux cornes elle court vite elle est brune elle sort de là-bas après elle va aller là non gazelle gazelle c'est déjà tout de suite hop il tient c'est pas le moment de parler voilà et d'autres fois il y a besoin de parler donc celui qui dit la gazelle la gazelle seulement il a été éloquent en ce moment là il a dit ce qu'il fallait dire il n'y a pas de ziyada par contre celui qui rajoute lui il n'a pas été éloquent on sait qu'il vient avec les plus beaux mots On te dit, pourquoi tu dis tout ça Là, ce n'est pas le moment de parler, là. C'est le moment de tirer. Hein Et d'autres fois, tu arrives, tu lui expliques une chose, un enfant, c'est quoi une gazelle Que l'on écrit une gazelle. Parce que l'enfant, tu vas dire, la gazelle, la gazelle, après tu pars. L'enfant, tu sais, c'est quoi une gazelle, à ce moment-là. Là, il faut que tu le grives. C'est un animal qui est à casa, à un soif ou casa, il y a une chambre. Il y a une chambre. Par exemple, Donc c'est ça le, le balaar. Vous allez voir dans le Coran, à balaar al-Kalem, Kalem Allah. Dans le Coran, tu as des versets, tu vas les voir à certains endroits très longs. Et à deux endroits sur le même sujet, tu les vois très courts. Il y en a le maksoud et le talif. Et à un moment, Allah Azza wa Jal veut nous faire comprendre une chose particulière et à travers ce même, même récit, cette même histoire, il veut nous faire sortir une chose particulière. de faire comprendre une chose autre. La salle, l'histoire de Moussa, l'isalem, qui se répète beaucoup dans le Coran, c'est ce qui se répète le plus. Dans différents soirs, tu la verras, des moments, des mêmes passages vont changer. Des passages, ils seront bien détaillés, d'autres, ils seront moins. Il sera avec filaroun, ou akaza. Ça va Taï. Ta'aza ou al-bala'a. C'est le kelam monasib, puis le wakta monasib. لسو بي مناصب. يقول لباب ماجع في القوهان وغييرهم. Ce qui est venu à propos des devins et autres. Les gens qui prétendent connaître لغيب. وهاولا تواعيت. كم يرساوه. روا مسلم في صحيه عن بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالْ مَنْ أَتَا عَرَّافًا فَسَأَلَوْا عَنْ شَيْنِ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتٌ أَرْبَعِنَ يَوْمَةً Donc, le Nabi SAW, il a dit celui qui va voir un harraf et qui lui interroge sur une chose et qu'il le croit que sa salat ne peut accepter durant 40 jours لكن هذا الزياده فصدقه ليس تن المسلم كان حديث على اساس يبالك هذا وكوالته من صدقه فيا نضحكم قبل سلافنير ضد الحديث عفوا الحديث من اتى عرافا فساله عن شيء لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتٌ عَرْبَعِينَ يَوْمَهَا آهَا celui qui demande un gharraf un médium ou autre comme les gens qui prétendent connaître l'avenir ou les choses cachées le salat ne soit pas accepté qu'il y ait un jour il dit en chère la kèlimate l'garraf والَّذِي يَدَّعِ مَعَلِفَةَ الْأُمُورِ بِمُقَدِّمَاتِ يَسْتَدِلُّ بِيهَا على مَسْرُوق وَمَكَنْ الظ Donc le harraf, en fait, c'est celui qui présente connaître les choses cachées, déjà passées, les choses volées, les choses dérobées, les choses perdues. Contrairement au kahin qui, lui, parle des choses de l'avenir. Mais l'autre, c'est ça ou c'est ça. Un harraf, ça peut être un kahin. Un kahin, ça peut être un harraf. Et quand on les dit, la différence entre les deux, c'est ça la différence. Le kahin, c'est l'avenir. Et le harraf, c'est les choses déjà passées. Il y a quand même un salat Pas 40 40 40 لم لم يكن ولكن Donc maintenant, cela veut dire doit doit la faire, la la après non plus. Mais il doit la faire faire quand quand même. même. il pas pas récompense. n'a Mais Mais malgré tout elle n'est écrite. ஜ il n'en a aucune récompense, mais il ne doit pas la laisser pour autant. Et ça, ça rentre dedans, comme on l'a exprimé la dernière fois, il y a Taralok B, Tadjim, l'astrologie, celui qui va lire dans les chroniques astrologiques, le fait d'aller lire seulement, d'aller voir, ça rentre dans ce Fakm là. Ça, ça là, pendant qu'un jour, elle n'est pas, pas acceptée. Et s'il y croit en plus, alors là, c'est les couffres. كما صراحه باذن الله يقول في الشرح الجمالي يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان من جاء الى عراف من العرافين فساله عن شيء من امور الغيب وصدقه بما يكون فان الله سيحرمه من ثواب صلاتي 40 يوما وذلك عقوبه انه على ما اقدم عليه من الاثم والذنب الكبير نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ابو علي عراف que Allah lui rendra interdite sa salate, ça, cela c'est dire la récompense de cela. Sa Et cela part euh en sanction de ce qu'il a fait. Et cela démontre que c'est pas mis les kebaya. Ah, ça, c'est pas mis les kebaya. Le fawd tahrim al-gharafa qui n'est pas permis de faire ce genre d'activité. Alors le raff doit quitter les shoes. de robes perdus volés. Deuxièmement, l'interdiction de تصديق خبر الغراف. Il n'est pas permis de croire. Et vous-même, il, il n'est pas permis de l'interroger. Déjà en premier lieu. Il وقد يحرم الانسان من ثواب الطاعه عقوبه على فعل المعصيه. Isbek la personne soit privée de la récompense d'une adoration qu'il doit faire. à cause d'un péché qu'il aura commis. C'est pareil, celui qui boit de l'alcool, le salat n'est pas accepté. Ou le Nabi s'en s'en s'en m'apparaît de la femme qu'il n'oublie pas son mari. Ou l'esclève qui se sauve de son maître. Ce sont des gens dont les salawat ne sont pas acceptés. Mais ils doivent les faire quand même. Monat s'abatté le hadith il-bâme. Haythouddala le hadith ala an al-garrafa wa tasdika al-haram. les hadiths montrent que le fait de, de s'adonner à ce genre d'activité je sais bien comment ils appellent ça en français je pense que c'est un médium ceux qui connaissent les choses perdues, cachées mais les choses dans le passé c'est un, un médium donc cela n'est pas permis et ni de le croire quand on a fait le hadith sur le tawhid حيث ذم النبي صلى الله عليه وسلم من صدق العراف لانه جعله شريكا مع الله في علم الغيب ايه le rapport par rapport au le rapport du tauhid de ce hadith est que celui qui croit ce arraf il l'aura fait associé à Allah dans la connaissance des choses de l'invisible donc cela ترس غاس التوحيد يقول نَبِيُ حُرَيْرَا رَضِيْرَا عَنْهُ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ سَلَّمَ مَنْ أَتَا كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولْ فَكَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَىٰ لَمُحَمَّدٍ Donc selon Abu Huraira, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui va voir un kahin, c'est-à-dire un devin ou autre, ça rentre dedans toutes les personnes qui prétendent connaître l'avenir, les choses invisibles. Ça rentre dedans la, la bonne aventure, les médiums, le mahaboul les astrologues tous sont dedans Donc celui qui va le voir qui l'interroge et qui le croit il aura mécru en ce qui était révélé à Mohammed donc c'est un kafir ça est un kafir Pourquoi Mais ماذا La il n'y a rien d'autre qu'Allah Donc en faisant cela il aura démenti le Coran Allah dit qu'il y a de ceux qui connaît le Ghayyib. Il va dire, non, tel aussi connaît. Parce que je le prends ce qu'il a dit. شَارْحَ الْكَلِمَاتِ كَاهِنْ أَكَاهِنْ وَالَّذِيَتْ دَعِيْ عِمْ الْغَيْبِ فِي مُسْتَقْبَلِ Celui qui prétend qu'on est l'invisible, on a chose à venir. On le soutient. فَقَدْ كَفَرَا قِيْلَا وَاكُفْرُ دُونَ كُفْرُ وَا قِيْلَا وَاكُفْرُ نَاقِلْ عَ يا با دايع كيف يكشف عصرا بس دي اكبرهه باسكو justement cela amène à démonstration du coran اداب القول الصواب والله تعالى اعلم بمنزل محمد المراد بنزل الكتاب والسنه مشك يتراوي للمحمد سي الليبر السنه يقول في الشرح الاجمالي يعبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انا من جاءك اهلا فساله عن شيء من امور الغيب ثم صدقه بما يقول فقد كفر بمن انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنه وذلك لان فيها فيما انزل تكذيب للكهنه وان الله قد استأثر علم الغيبه دون من سواه درس الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق سلك ما بواكوك سي جان لا ارا ميكرو سيل لو كوا فسل امنى دمونتير لا ريفلاسيون يقول لك faouaid tahrim al kahana genre de de de pratique kahana fait de prétendre l'avenir ou à cela cela est interdit deuxieme lekeeb al kohan cela meme de montrer que les kohans sont des menteurs parisan ana tasdeeq al kohan de ce qu'ils disent est kufran le fait de les croire cela est de la mecriance رابحان ان القران منزل غير مخلوق القران une révélation qui n'a pas été créée Le Coran n'est pas d'Allah misfatihi ghayr al-makhlouq n'est pas créé. بمناسبه الحديث الباب حيث الدليل الحديث بطريق اللازم للكفر الكهانه نفس الحديث démontre par implication que le kahin c'est un kafir. قالوا فده اللي croire dans ce qu'il dit fait le toi kafir c'est que lui même باب اولي سان كافر avant toi d'accord c'est lui même اضعفت ريزو سان كافر الكهانه هي نفسها من ناحيه الحديث التوحيد حيث يدل الحديث بالطريق اللازمه لان الكهانه كفر وذلك لما يعتمدون من مسائل او وسائل الشرك في كهانتهم في الحديث كذلك ان ديك ك ست كهانه cette pratique et de la mécréance. Car ceux qui font cela sont obligés de faire des actes de chirk pour obtenir ces informations. Tout ce qui dit, les 4 ans et les 4 ans sont les 5 ans et les 5 ans sont les 5 ans et les 5 ans sont les 5 ans et les 5 ans qui ont été à l'arraf ou à l'arraf ou à l'arraf et qui ont été à l'arraf فَكَدْ كَفَرَ بِمَنْزِلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَلِيَا بِيَا عَلَى بِسَنَدٍ بي جَيِّدٍ عَنْ إِبْنُ مَسْعُودٍ مِثْ لُهُمْ مَوْقُوفًا C'est également le même hadith a été apporté par d'autres. Mais cela s'arrêtant à Ibn Mas'ud. Donc quoi qu'il en soit, c'est le même jugement. عَذَا نَفْسُ الْحُكْمُ وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير او تطير ره او تكاهن وتكوهنا تكوهنا لا او سحره او سحيره ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بسند جيد ورواه الطبراني في الاوسط بسند حسن دون قوله ومن اتى الى اخيه دونك النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم يديك فيه tière ou qui se le fait faire par d'autres ou alors qui fait du de la tahana prétend euh, connaître l'avenir ou qu'il demande à d'autres de le faire pour lui ou alors qui fait de la sorcellerie qu'il demande qu'on fasse pour lui alors lui euh عفوا Cela nous sont par parti de Mohammed sallalahu alayhi wasallam celui qui va avoir un kahin et qui la terrorge qui le croit il aura mécrure s'il est descendu sur Mohammed même je manque le hadith précédent Donc là, le hadith indique celui qui fait la chose au qui veut que cette chose soit faite pour lui le Nabi sallalahu alayhi wasallam est de lui. dit son d'appui toi quand dis ça mort le sorcier moi j'en ai rien à faire dit le sorcier il l'a fait pour toi que tu dis il faut le qui fait du tiras, pas moi qu'on a fait. De foulagne il l'a fait pour toi. Fa s'amène au ta'arun ala al-ithr wa al-udwan. Et dire le cahin ou autre ne ferait pas ces choses-là, c'est si déjà comme toi, ne devenez pas le voir. C'est si pas comme de venir l'interroger, le ferait pas. Ne rappelle d'interroger à le faire. Donc ce qui prouve que les gens qui cautionnent et qui participent même s'ils le font pas directement, ça concerne également moi. شَرْحَ الْكَلِمَاتِ لَيْسَ مِنَّا اَيْلَيْسَ بِفِعْ لِهِ مُتَّبِعْ لَنَا وَلَا مُكْتَفِيَنْ دِشَدْعِينَ Ceux qui font cela, n'est pas de nos suiveurs, ni de ceux qui sont dans notre législation, qui y croient dans le sens. مَنْ تَطَيِّرَا أَيْفَعْ لَا تِيَرَا qui a fait le تِيَرَا C'est-à-dire le fait qu'il envoyait des choses pour voir s'il y a un bon présage ou un bon présage. أو تُط أي ثُعِلَتْ الْتِيَرَى مِ أَجْلِهِ أو تَكَاهَنَا أي فَعَلَى الْكَهَانَةُ أو تُكُوفْ هِنَا أي ثُعِلَتْ الْكَهَانَةُ مِ أَجْلِهِ أو السَّحَرَةَ أي فَعَلَ السِّحَرَ أو السُحِرَرَةَ أي ثُعِلَ السِّحَرُ مِ أَجْلِهِ car celui qui a fait ces choses-là ou pour qui elles ont été faites avec ce consentement على ذلك يقولوا في الشحر الإجمالي في هذا الحديث يتبارى النبي صلى الله عليه وسلم ينفير ثلاثة أصناف من الناس وهم من فعل تيارة أو فعلت لأجده أو من فعل السيحر أو فعلت لأجده أو فعلت كهانة أو فعلت لأجده donc elle a dit dans ce حديث النبي صلى الله عليه وسلم c'est innocent c'est des avoues de trois femmes de personnes celui qui a fait le تيارة أو pour qui cela a été fait avec son ce consentement celui qui a fait du سيحر أو pour qui cela a été fait avec son ce consentement celui qui a fait de la كهانة او من كل ذلك ايت فعل هذا التصرف ثم خص الكهين بزياره التحذير واخبر ان من صدقه فقد كفر بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنه وذلك لان فيه في ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم ان علم الغيب مما استأثر الله به لنفسه فيكون تصديق الكاهن في ادعائه الغيب تكذيبا لله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم Et il m'aurait ajouté de la mise en garde contre le fait de se rendre auprès du Kahin, de l'interroger et de le croire. Qu'Allah slamera à me croire en ce qui est révélé à Muhammad. Car en ce qui est révélé à Muhammad, il y a 2 ans que seul Allah connaît le rehib. Donc en aller voir cette personne l'interroger, c'est comme si tu disais que ce qui est descendu à Muhammad n'était pas vrai. Au takzib al-Coran, kufur. Ijma. Donc on peut pas lire entre les deux. C'était pas possible. D'accord. Il dit que Quran je prends le Coran de la Sunna et il fait selon dit là, c'est ou l'un ou l'autre. Les deux se lâche pas. Al-fawaid tahrim at-tiyara wa as-sihr wa al-kahanah. Cela montre l'exclusion de tiyara, de sihr et de kahanah. Deuxièmement, tahrim tarab fi'an, hadith 3 qui n'est pas dit de faire plutôt de demander ce que ces choses, c'est trois choses là ce qu'en fait. Faire sans تصديق الكااهين كفر في الدقوا الميديوم او في دوار مع ابو فلان وفلان قام يسري كيتنكرت لavenir فولد لا ميكريان رابعا ان القران منزل غير مخلوق قال الله ان القران ات descendu d'Allah Azza wa Jalla qui n'est pas créé nous naṣbat al hadith lil bab حيث ادانا الحديث بطريق العزيمه لكفر الكاهن comme dans l'autre hadith. Ce hadith indique que le cahin s'incafre. À l'occasion du hadith du Tawhid, حيث يدل الحديث بالطريق اللازم على أن الكاهن كافر لأنه يعتمد الشخص في كهنته. Même chose. Car que le cahin obligé de faire du shirk pour pouvoir obtenir le savoir qu'il a. Donc allez le voir et l'interroger revient à à à cautionner son cercle est d'accord avec lui. قال البغاوي هذا الغراف الذي يدعي معرفة الأمور بالمقدمات يستدل بها على أن الصروق وما كان الضاللام ونحوي ذلك. وكيل والكاهن البغاوي يكفي لو عرفت tout à l'heure celui qui fait tant connaître les choses passées. Chose de robé j'ai perdu. ايه certains disent que c'est cahin. قال كاهن والذي يخبر عن الممغبات في المستقبل وكيل الذي يخبر عما في الضمير. ال كاهن celui qui peut te connaître des choses qui vont venir ou des choses qui sont en soi en toi. طب يا ترى ده طون دي pensée quoi. وقال ابو العباس بن تيميه ارحمه الله تعالى العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم لما يتكلموا في معرفه الامور بهذه الطرق نقول عبد عباس تميه ديك الكاهن سي لاسترولوج و celui qui fait ligne dans le dans le sable et autre tout celui tout سوكي يتعص هذا النوع de conseiller on sait bien à peu près un sens commun entre les deux alors ابن عباس يكون من يكتبون اباجاد عن الحروف حمزه باء الف جيم الف دال وينذرون في النجوم ما را من فيل من فعل ذلك لو عند الله من خلقه وقال ج ابن عباس لو كيف في ان في سير دي لتر avec les lettres qui écrivent ils prétendent connaître l'avenir الف ici جيم ici باء ici كذا كذا يا ابن عباس اديك يا س وكل اللي يفون صلا دونك aucune quoi quoi الله عز وجل sont les coupables. Qui ait prétonne, elle me le raid. Donc de ce حديث à cette époque, cela consiste comme on avait dit hier, le fait le simple fait de lire les chroniques de l'astrologie. Ça rentre dedans. Lakin يجوز الذهب للكاهن لمن ne permet d'y aller de son propre dolu pour celui qui est en mesure de le dévoiler. Poisson. Un alim, par exemple, il va le voir et l'interroge pour D'accord Pour le Fda. C'est tout. Il ne le croit pas. Il veut montrer aux gens que c'est un imposteur. D'accord D'accord Là, il est Hassan. Comment tu regardes les gens contre son mal Il avait été apporté, justement, de... Cheikh l'Albani. Rahimah Rauta Allah. Il était parti voir, justement, une personne. Un médium. Qui prétendait parler avec les morts. Prétendait parler avec les morts. Il est parti auprès de lui... il lui a dit j'ai des questions à poser à le Bukhari est-ce que tu peux parler avec lui Par exemple dans le Marana l'autre ne sait plus quoi faire en fait il a des... désorienté il a voulu le faire pour dire si tu parles avec les morts moi j'ai des questions à poser à le Bukhari je mets une question l'autre il n'a pu... rien pu faire par rapport à ça parce qu'il m'a posé des questions l'autre il n'a rien compris aux questions Donc, il aurait été grillé quoi. il dit le Bukhari il est là Taïeb. il y a eu dans le Hadith qu'Azaba-Kazar qu'il a c'est quoi la réponse Il ne pourrait, pourrait pas monter le terme de l'Hadith, il ne pourrait pas, tu vois. Il a dit une réponse, il a dit, c'est Boukhali qui a dit ça Il a dit, Boukhali, il ne dit pas ça. Là, il se grille devant tout le monde. Donc, les lieux de Munkah, il n'est pas permis de s'y rendre, sauf pour celui qui a misère de le changer. Soit chez le Kahin, soit dans les noces de mariage, soit dans les lieux où il y a du mal, il faut appeler les gens à les mettre en garde. Des gens peuvent s'y rendre à condition qu'ils y aillent pour pouvoir changer le mal et qu'il soit en mesure de changer sa mal. Sinon, ce n'est pas la peine d'y aller. Non. A vous mal, à vous, à vous, à vous, à vous. Alhamdoulou.